Quand la porte de la rue fut fermée, Eugénie sortit de sa chambre et vint près de sa mère. « Vous avez bien du courage pour votre fille, lui dit-elle. Vois-tu, mon enfant, où nous mènent les choses illicites Tu m'as fait faire un mensonge. Je demanderai à Dieu de m'en punir seule. C'est-il vrai dit Nanon effaré en arrivant. Que v'la mademoiselle au pain et à l'eau pour le reste des jours Qu'est-ce que cela fait, Nanon dit tranquillement Eugénie. « Ah Plus souvent que je mangerai de la fripe quand la fille de la maison mange du pain sec Non, non !»« Pas un mot de tout ça, Nanon !» dit Eugénie. « J'aurai la goule morte, mais vous verrez !» Grandet dîna seul pour la première fois depuis vingt-quatre ans. « Vous voilà donc veuf, monsieur !» lui dit Nanon. « C'est bien désagréable d'être veuf avec deux femmes dans sa maison !»« Je ne te parle pas, toi !» Tu as ta margoulette ou je te chasse? Qu'est ce que t'as dans ta casserole que j'entends bouilloter sur le fourneau? C'est des graisses que je fonds. Viendra du monde ce soir. Allume le feu. Les Cruchot, madame des Grassins et son fils arrivèrent à huit heures, et s'étonnèrent de ne voir ni madame Grandet ni sa fille. Ma femme est un peu indisposée. Eugénie est auprès d'elle, répondit le vieux vigneron, dont la figure ne trahit aucune émotion. Au bout d'une heure employée en conversation insignifiante, Madame des Grassins, qui était montée faire sa visite à Madame Grandet, descendit et chacun lui demanda Comment va Madame Grandet Mais pas bien du tout, du tout, dit-elle. L'état de sa santé me paraît vraiment inquiétant. À son âge, il faut prendre les plus grandes précautions, papa Grandet. Nous verrons cela, répondit le vigneron d'un air distrait. Chacun lui souhaita le bonsoir. Quand les cruchots furent dans la rue, Madame des Grassins leur dit :« Il y a quelque chose de nouveau chez les Grandet. La mère est très mal, sans seulement qu'elle s'en doute. La fille a les yeux rouges comme quelqu'un qui a pleuré longtemps. Foudrait-il la marier contre son gré Lorsque le vigneron fut couché, Nanon vint en chaussons à pas muets chez Eugénie et lui découvrit un pâté fait à la casserole. « Tenez, mademoiselle, » dit la bonne fille, « Cornoyer m'a donné un lièvre. Vous mangez si peu que ce pâté vous durera bien huit jours, et par la gelée, il ne risquera point de se gâter. Au moins, vous ne demeurerez pas au pain sec. C'est que ça n'est point sain du tout. »« Pauvre nanon, » dit Eugénie en lui serrant la main. « Je l'ai fait ben bon, ben délicat, et il ne s'en est point aperçu. J'ai pris le lard, le laurier, tout sur mes francs. « J'en suis pas la maîtresse !» Puis la servante se sauva, croyant entendre Grandet.